Mon Dieu, qu'il est joli, le petit rancho de Maria. et comme il est gentil, et l'aventure que voilà. Cela vous donne envie de chanter comme ces gens-là. Mon Dieu, qu'il est joli, le petit rancho de Maria. Au bord du Rio Grande, la foule est en guette toi sous des guirlandais Brille au soleil d'été Autour en sarabande Les gens viennent chanter mon dit qu'il est joli le petit rancho de Maria Avec ses tuiles roses et ses bouquets de mimosa Pour peu que l'on en cause Tout le monde vous dira Comment l'on a construit le petit rancho de Maria Tous les gars du village de tout âge s'y sont mis. Pedro file les fenêtres, Manonette les pénit. José file la toiture, Miguel file la clôture. Et chacun de chanter en travaillant à tour de bras. Bon, on Dieu qu'il est joli, le pire de Maria. Quand on est orpheline, il faut quand même avoir un toit. Et la lorgnon de l'œil, tous les garçons pensent et tout va. Pour en franchir les seuils, oui, c'est moi qui choisira. L'objet de cette fête C'est que l'été dernier Son humble maisonnette, Avait un soir brûlé Et ceux qui l'ont refait Voudraient bien l'habiter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 Pour Carlos une œillade, pour lui c'est une promenade, pour Miguel M peut-être, et pour les autres encore moins que ça. Mon Dieu qu'il est joli, le petit rancho de Maria, et comme les gentils et l'aventure que voilà, cela vous donne envie de chanter comme ces gens-là. Mon Dieu qu'il est joli, mon Dieu qu'il est joli, mon Dieu qu'il est joli, le petit rancho de Maria.